Salut, ici Mike Ward, voici La Réalité Augmentée, un podcast de jeux vidéo, cinéma et pop culture avec J.B. Gagnier, Daniel Carosella, Luc Desormeaux et Jonathan Turcotte. Il aime pas ça. Lui, il veut qu'on dise Turco. Fuck you, Turcotte. Tu m'apprendras pas comment prononcer des mots. La réalité, c'est cool. Mais tu vas voir qu'avec les 3 innocents qui en viennent, ça devient de la réalité augmentée. Et tu prêt? Bienvenue tout le monde sur La Réalité Augmentée. Je vais gagner ton animateur et avec moi cette semaine, Jonathan mais hey. et Luc Desormeaux. Salut. Yo. <rire> hey, <rire> ma gang de morale d'un talon. Là. <rire> si, au moins, c'était d'un talon, c'est comme dans le gazon. Ouais. <rire> Comment est-ce qu'ils vont? <rire> là? Plus nous autres, le moral il est parti. <rire> c'est ça. Ah ben. Non, oh. ça, ça, ça, va, ça va pas pire, ça va pas pire. Ouais, oui. ouais, ouais. Je me sens en forme, mais tu sais, l'énergie <rire> du désespoir, mais... <rire> en, for en forme de quoi? <rire> c'est une forme. Ouais, oh, okay. oui, tout à fait. Je... Rien de moins. Homme de patate. <rire> Cette semaine sur le show, on va parler de Sonic Mania. Et ouais, euh, je veux ouais. savoir, euh, avez-vous pogné la mania de Sonic? Yes. Oh. J'ai pogné la mania de... Pitcher ma maniette. <rire> Au bout de tes bras. <rire> Au bout de mes bras. Ouais, ouais, une chance que juste ma vieille télé. C'est ça. Ah, ça. Tu ne l'as pas acheté ça à Switch? Ah, non, tu n'as pas de Switch, toi. <rire> Pourquoi j'aurais une Switch? Non, c'est ça. Euh, la ouais, question que je me pose à 3 semaines. Ça sera oh, pour un autre dire, jour. Euh, non, non, non. Pour, euh, la pin crétin. Je suis très, très d'accord d'acheter une Switch. Mon gars veut une Switch. J'ai dit à mon gars que ça serait probablement son cadeau de Noël. J'attends... j'attends j'attends un pack avec un jeu ah, c'est pas vrai il y a une baisse de prix chez Farmaprix. ben euh, le monde pense pas des fois aller là il y avait 20% sur la Switch le 30 ou 29 c'est vrai qu'on pense pas aller chez Farmaprix. c'est le fun qu'on en parle aujourd'hui mais tu voulais pas le Switch ben non mais il y a 20% de réduction ça commence à peut-être avoir un petit peu d'allure. mais de toute façon moi j'attends j'attends un pack avec un jeu ils ont <rire> annoncé le pack Splatoon là. J'ai okay. pas vu à la date, par exemple. Ça s'en vient-tu bien vite? Ou c'est quand? C'est pour quand? C'est pour Noël, j'imagine? Non? Ou si je me trompe? Je pas. Ben, je pense c'est au J-Pin. Ah, c'est juste au J-Pin? Okay. Ben, je pense. Je sais pas. Ça se ouais, J'ai de la PIN, d'abord. Hey, euh, <rire> Est-ce que vous ben, me permettez de, de de saluer Microplay? Ben, je pense pas, non. Parce que, euh, ils ont publié aujourd'hui le fait qu'ils avait reçu des Switch. pis ils disent euh, t'as pas encore ta console Switch c'est le temps de, de venir te la procurer nous avons reçu quelques quantités ouais que quantité là, qui euh, est un chiffre très précis oui c'est ça fait que là moi je les ai répondu moi ça m'a pris trois éternités pour être capable de mettre la main sur une Switch <rire> <rire> ouais, c'est ça est-ce qu'ils t'ont répondu euh... non non ils ont pas répondu ça a fait 10 heures là, par rapport au moment ouais. où est-ce qu'on enregistre ouais. fait qu ont, leur, leur staff réseau sociaux est pas trop trop ça la coche. pas trop trop allumé ben un peu comme microplay là mais non mais des fois euh, des fois j'ai ramassé il y a des compagnies qui te publient des affaires tu, vraiment là, vraiment là, tu, tu, c'est c'est ça ton argument de vente là c'est vraiment puis des fois des fois tu reçois un petit message comme on a corrigé hey, d'ailleurs il euh, euh, y a quelqu'un qui le dit aussi il y a huit heures microplay a répondu merci Pascal mais l'erreur est encore là fait que, tu sais merci hey merci <rire> bon Pascal mais on sait est assez <rire> tellement qu'on changera pas notre erreur parce que on assume qu'on est pourri jusqu'au bout. Mais t'es euh, dans le doute, microplay ou webgames. Mais les Walmart, les Walmart, le, les Walmart le samedi matin, il euh, y a plusieurs Walmart que, qui reçoivent leur euh, livraison le vendredi. Puis euh, moi, je vais faire souvent des commissions le samedi matin, mais j'envoie tout le temps. Ah, mais t'sais. tu reviens genre le dimanche ou le lundi, ils sont plus là. Mais samedi okay. matin, on a vraiment souvent. Fait OK, Jonathan, tout est tout semaine, j'en ai une Switch neuve parce qu'il peut. Ouais, j'en ai quatre. <rire> quatre, il quatre en... Il va attendre puis il va vendre ça sur eBay 1200 dollars. Non mais vous noël. vous souvenez -vous de la de la vidéo preview de la Switch ou est-ce que tu es voyais genre jouer à euh, justement le, le, le, le jeu de fusil à l'eau de peinture puis en land puis en mode compétitif, ça ouais. c'est le jeu. c'est juste là que ça se passe. Ouais. <rire> Il a acheté une Switch pour pour chacun de ses enfants plus sa femme. Puis je pense qu'il y en a une pour son chat au cas où. On serait fait des LAN. Parce que c'est c'est ça. Mais des LAN party. Mais donc, non mais pour vrai. Parlant de Switch là, hein? le jeu de cette semaine le Mario et euh, Rabbit là. Ouais. ouais. C'est malade vraiment okay. C'est super bon. Ça l'air d'un jeu pour enfant mais ce n'est pas un jeu euh, vraiment pour enfant. Ça, va, ça va l'air d'un beau prétexte pour. Euh, mettre deux franchises qui vendent très bien ensemble pour vendre encore plus. Mais si tu dis que le jeu est bon, en plus, c'est tout le monde dans en... l'air à dire que le jeu est bon. Oh, oui, c'est comme c'est euh, un genre de XCOM, le jeu de stratégie. Euh, ça a rien à voir ni avec Mario ni avec les lapins crétins. C'est okay. euh, c'est vraiment rien à vrai voir bon. avec rien. C est, c est comme... Mais c'est ça. Par okay. rapport que euh, c'est plus XCOM. Ceux qui aiment Fire Emblem, Blame, euh, XCOM, ces affaires-là, le jeu de stratégie, là, les tactiques, Final Fantasy tactique ou ces trucs-là. Là. Ouais. Oui, Pintactics. La tactics, la pente tactics, la pente tactics. Mais non, c'est ça. Tout le monde a l'air à être unanime comme quoi c'est bon. J'ai vu plein de De de, de de si vous avez pas le temps d'écouter ma critique euh, voici ce que j'en pense c'est bon allez l'acheter non non non <rire> ouais, c'est ça <rire> c'est euh, c'est Bruno Georges qui a dit ça euh, sur, le, sur le compte de rétro niveau nouveau ah, là ah oui. <rire> ça vous intéresse ma ma critique était je pense 11 minutes 5 mais si vous avez pas le temps d'aller l'écouter allez l'acheter <rire> quelque chose de même comme, OK on a compris que, euh, non c'est ça ça oui ça a l'air d'un jeu à succès mais encore Oui, je vais acheter. C'est sûr que je vais acheter une Switch à un moment donné, regarde. J'ai toujours été un fan de Nintendo. J'ai toujours aimé ce que Nintendo a fait, même si des fois ils ont été comme un petit peu décevants là, avec leur maudite SNES, puis ah, qui pas au Québec, toute cette cochonnerie là. là. Ça, ouais. Nintendo est vraiment totalement stupide et moron de la, de la manière qu gèrent, qui gère, qui gère ça. Puis, mais ça, Nintendo a toujours été arrogant. Hein. Ça, c'est pas, pas d'aujourd'hui. On va en reparler tout à l'heure avec, tu sais, Sonic, la, le temps de la Genesis, puis tout ça. Là, Nintendo a toujours été arrogant, ils ont toujours pensé qu'ils étaient les meilleurs. Ben dans ce temps-là, ils l'étaient, aujourd'hui c'est un peu moins vrai, mais il reste encore un petit peu d'arrogance. Je pense chez Nintendo de genre garde, on va en faire la quantité qu'on veut, ils vont toutes se vendre, ça va être tout. Là. Mais tu sais, puis fait... je trouve ça surtout plate le monde qui décide de dire Hey, le gouvernement change donc tes tes lois pour euh, pour permettre qu'on ait la Switch" alors que ouais. non, tu sais, <rire> parce que rendu là après ça, tu sais, on va dire aux compagnies ben là tant pis là, tu sais ton pipeline passe par-dessus les lois. ouais oh non non non c est, c est, quand même quand même là c'est c'est je comprends qu'on veut protéger le français là mais encore tout flou cette histoire là par exemple y a ouais. pas encore la vérité y en a ah, c'est ce jeu c'est le package c'est la loi le fils de la langue française ben non on n'a pas été contacté Nintendo puis Nintendo ils ont ils sont même pas prononcés là euh, mais la je discutais aussi, je hein? discutais avec euh, tu sais sur Facebook sur un post que sur la vidéo te, de guise de PCMI du jeu c'est sérieux qui a fait que ce qui a été repris par le journal de Montréal la patente. là et tu sais je disais ouais mais anyway c'est des roms c'était un émulateur là ils préfèrent un Raspberry Pi avec une coque de Super NES puis nous le vendent là parce que la NES Mini classique a été craquée puis on retrouvait des roms dans lesquels il y avait les noms des programmeurs qu'ils avaient fait c'était pas des programmeurs de Nintendo fait non non puis puis aussi il y a un gars sur internet Prime qui s'appelle, qui, a un, qui a un canal YouTube, qui a pris sa, sa, euh, sa mini NES, puis il y a comme 400 jeux dedans, puis il y a pas mal Raspberry Pi là. C'est un émulateur, fait que tu es capable de prendre des ROMs puis les rajouter dans dans ta console après puis ça va rouler. Là. Mais oui. Mais... C'est clair c'est un émulateur. Puis moi j'avais commandé sur euh, Target. Tout le Mais... qui avait réussi à commander, genre c'était sur Target, puis je me suis annulé ma ma précommande là. ouais c'est ça puis ils m'ont euh, envoyé un courriel comme quoi qu'il y a un problème avec les douanes puis ils ont tout annulé en fait que tu peux même ouais. pas le prendre ailleurs puis te l'importer non puis en plus j'ai demandé j'ai écrit à Target j'ai fait ok moi j'ai deux adresses que je pourrais faire livrer aux États-Unis c'est de la famille là puis j'ai demandé ben garde d'annuler pas ma commande tu vas changer ma mon adresse de livraison puis m'ont jamais répondu ben voyons ouais ça c'est tordu si, du un magasin Quand qui ont annulé ma commande, tu sais, il y avait un, un un numéro de téléphone puis un adresse. Tu sais, si vous avez des questions, contactez nous. Je fais ok, j'ai contacté tout de suite. Je fais, je dois juste changer mon adresse de livraison. Il y a aucun problème avec ça. Mm -hmm. puis, non, pas de réponse. Hey, ça devrait qu au que aux douanes oui. là, c'est les migrants passent, mais pas les les NES Mini classiques. <rire> si on une si on une NES Mini <rire> classique dans leur sac, ils reviennent d'abord. Ouais, ça ça a de raison. raison. T'as pas le droit de passer aux douanes. Je <rire> trouve ça plat parce que dans le fond, c'est pas pour, <rire> <t'sais, c> pour, <rire> pour les jeux, euh, c'est pour l'objet. Tu sais les jeux là sérieusement les jeux qui ben sont dessus là tout le monde un joue une journée et là mais euh, ah, les rendre c'est cute sur une tablette c'est c'est qui ça ça c'est c'est un c'est un bel objet c est c est, ça. ça fait cute à côté de ta de ta NES mini de ta ta ta SNES mini, mini puis là tu vas avoir ta N64 mini puis ta Wii mini puis ta, ta ta Wii U mini puis ta, ta Switch mini Tu sais c'est ce qui est plate c'est que tu sais là on va euh, ceux qui, en, qui veulent vraiment l'objet ben on va aller sur eBay puis sur euh, ces sites là puis on va payer 300 pièces bon, mais rendu là c'est un peu être lapin crétin c'est comme Non je sais je comprends que tu le veux mais de là enrichir un trou du cul qui va en avoir acheté 4 parce qu'il y en avait il y avait accès à 4 tu sais parce qu'il était là en magasin puis ils a tout pris ou ils ont réservé sur quatre noms différents puis il va y revendre garde. Moi c'est c'est comme garde Je peux pas en trouver sur une tablette, ben c'est plate. Oh, ben moi aussi. C est, c est moi, j'ai la NES Mini. J'ai la ouais. NES Mini, je tenais l'avoir parce que la NES, ça a été ma première console. Puis tu sais, les jeux qui étaient tous les 30 jeux, j'y avais tous joué. La Super NES Mini, ok. J moi j'ai eu la Sega Genesis. Là, donc ouais. Correct. Là, essayé de l'avoir, je l'ai pas eu. C'est ça. Ouais, ça. Mais à un moment donné, c'est, tu sais, mais c'est plate. c'est plate c'est plate. plate pour les compagnies parce qu'après ça tout le monde se fait ça fait se fait euh, se fait dire ah toi tu, tu pirates ouais mais si j'avais accès à l'objet au vrai objet je piraterais pas ouais ouais ce qui m'oblige à pirater c'est le fait que tu m'offres pas ce que je suis prêt à te donner mon argent durement gagné pour Alors, regarde on avait des problèmes à un moment donné avec des téléséries. les téléséries sortaient en Europe Pis en français, mais ça sortait pas au Québec en français de télé ou peu importe, mmh. ça les intéressait pas. Fait qu'on avait pas accès à ça ici, puis tu pouvais pas les acheter parce que bon, le distributeur américain faisait, voulait pas acheter, j'imagine, la traduction française de France, nous mettre ça sur un Blu-ray puis nous vendre ça. Fait que c'était quoi ta seule manière d'écouter une série télé? C'était d'aller sur Internet puis de la pirater. Mais oui. tu l'aurais acheté si t'avais eu accès. Oh oui. Fait que souvent, le piratage, c'est une, une cause à effet. C'est « je veux te donner mon argent pour, mais tu veux pas me le vendre, fait que je vais le regarder pareil parce que j'aime ton produit, mais tu me donnes pas accès à ou, ce produit-là. Ou la valeur de vente que le, le producteur met est pas celle que le client pense que ça mérite. Exemple, la musique. T'es obligé d'acheter des albums complets Il y avait une bonne tune qui avait passé à radio. Tu payais 25 piastres, 30 Puis, ben, il euh, y avait du piratage. La journée où est-ce que iTunes a démocratisé l'achat la de musique à 99 sous de la pièce... Ben les ventes ont explosé, là. le piratage exact. a diminué. Même affaire pour le, le streaming ou le téléchargement illégal de, de films. Ben la journée où est-ce que Netflix a été disponible à 8,99, ben avec illimité, tu prenais le contenu que tu voulais là-dessus. Ben après ça, le piratage a diminué. Là, c'est ouais. les gens trouvaient exact. que c'est un prix qui faisait du sens. Les gens veulent pas nécessairement pirater ou être dans l'illégalité. Non, ils veulent payer le prix juste pour ce qu'ils veulent avoir. Ouais, mais ça on va relancer le débat dans pas long avec euh, le streaming et tout ça parce que tu veux, Disney a annoncé qu'elle a retiré certains non, de ses produits bien. de Netflix pour partir leur propre système de streaming. Fait que là tu vas avoir Disney qui va avoir son propre son système de streaming. Le moment donné, ben Fox va dire ben on est capable. Pourquoi qu'on fait pas pareil Fait que là ils vont ramasser ce qui leur appartient puis ils vont faire leur système de le streaming. Puis là tu vas avoir Warner Brothers, puis tu vas ah ouais. demander, tout le monde va s'en aller chacun de leur bord, puis c'est pas vrai. Mais au, Québec, ça consommateur... fonctionne. Hein? au Québec, ça fonctionne pas, justement parce que TVA est de son bord, VTD est de son bord, 2.TV est de son bord, exact. ça fonctionne pas, puis là, tout le monde veut avoir un album euh, payant, Mais les exact. gens ils le font pas parce qu'il y a pas assez de contenu sur chacune des plateformes. Fait non, tu après 10 heures, oh, le web, ça marche pas. Tu, sais, tu vas te payer 6 fois 14$ par mois pour ben avoir accès à ça? Fais... Qu'est-ce qu que tu vas faire? Tu vas te prendre un abonnement chez Netflix qu et que tu ne pas, pas chez Netflix, le monde débrouillard va pirater les autres. Voilà. Que, Disney, c'est pas Parce que Disney, c'est clair que ça va marcher. Mais ouais. tu sais, Netflix, moi, il y a, la, comme je te dirais, peut-être 30 de ce que j'écoute sur Netflix vient de Disney, là, avec les enfants. là fait que ce soit les films de Disney, soit les téléséries Marvel, soit les films de super-héros de Marvel, ou tout qu ce qui Star Wars, ça va ouais. tout disparaître de Netflix. Non, non, là. non, non, non, non. Supposément, selon ce que j'en ai entendu, euh, Star Wars va rester, les séries de Marvel vont rester, c'est les films d'animation de Disney qui vont débarquer. la belle et la bête Moana le mot ces choses de animation enfin genre la belle et la bête tournée ou le pirate des Caraïbes ça ça resterait là ça c'est pas clair mais supposément ce que ce que moi ce que j'en ai entendu ça va être vraiment ce qui est produit Disney original fait tout ce qui est Walt Disney production fait vraiment les dessins animés mais Star ça c'est pas la moi ça ça c'est pas clair mais pirate des Caraïbes c'est pas c'est pas c'est tu Disney ou c'est encore Il y avait un autre il y a un autre Buena Vista ou il y a ah, un... Buena Vista c'est eux. Ouais, là je sais mais c'est comme un sous-traitant de tu sais c'est comme une deuxième compagnie. Okay. C'est comme New Line, c'est -ce parce qu'elle appartient à, si... à quelqu'un d'autre, je pense c'est Warner Brothers. En fait, tu sais s'ils se mettent à enlever tout qu'est-ce que eux font. ouais ouais tu vas te retrouver sur Netflix là tu fais ok bon ben ah Jungle Boy, ah non il est pas sorti ah, ah la belle la Bête ah non c'est pas là ah non, les, non ah, Netflix mais là tu dis ok les séries Netflix euh, de Marvel je veux dire tiens des fin deurs de sortir ok c'est bon si en font une suite ça va être là ou sur Disney tiens ouais, ouais, mais là, selon ouais. l'entente ça ça resterait mais les en même temps tiens Disney Marvel, fait, faisons juste ti remettre les choses en perspective Netflix <coughs> excusez Euh, Netflix a le gros du pavé, <coughs> entre autres à cause du contenu qu'il a. Et en 2016, au cinéma, les cinq premiers films au box-office étaient de Disney. Fait que tu dis, ben là, si je suis numéro un, pourquoi je passerais par un intermédiaire pour distribuer mon produit? Ah oui, c'est cool. Pour des, ouais, Disney, ils ont raison, puis ils vont en avoir, des abonnements. Sauf que, tu sais, moi, en tant que consommateur, c'est pas vrai que je vais prendre Disney ou l'autre. Je vais soit laisser Netflix faire « bon, ben... » Disney ont toutes des produits de qualité puis comme tu dis je vais aller sur streaming puis je vais écouter les euh, House of Cards parce que là j'aurais pu accès à la nouvelle saison parce que là je vais avoir Disney Channel là. mais j'aurais pu Netflix je paierais pas ou puis Netflix s'ils perdent tout ça il va falloir qu'ils ajustent leur prix aussi là tout à fait ouais. si tu perds si juste les films d'animation parce que là oh, Moana et puis là c'est moins pire si en entends qu'est-ce que tu dis que c'est vrai mais si tu perds tout ce qu'il y a le logo Disney Puis Marvel, puis si tu fais regardes le Netflix là, tu viens de perdre euh, du contenu puis du contenu de qualité là. Il va falloir que tu juste ton prix là. Ouais. Mais non, moi ce que, que j'ai entendu c'est en tout cas pour l'instant ça serait okay. les films d'animation de Disney qui s'en irait parce que Disney veut faire un, euh, un service de streaming plus euh, familial. Puis on s'entend les séries de, de les séries de Netflix de Marvel c'est pas familial. Amour, il y a vraiment ça, ça changerait pas de place, mais vraiment ce euh, familial. Voici j'ai un service de streaming puis c'est 2.99 par mois encore mais tu sais là connaissant connaissant Disney non, ça va sûr, plus être 2.99. Ouais, je sais, sais, ouais. mais tu dis à 2.99 tu te dis OK, je vais garder les deux. Tu sais, mais ils vont y aller comme tu dis à 9.99 ou 12.99 tu fais non non, j'en choisis un des deux là, tu sais. C'est ça. Ouais. ça, non Disney Disney c'est une c'est une, une vache à lait là, c'est c'est faire le plus d'argent possible c'est pas euh, tu sais à un moment donné c'est certains gars je veux dire, ils ont acheté ils ont a Disney a acheté a acheté mon enfance je veux dire, ils ont acheté Star Wars ils ont acheté Marvel dernièrement mm -hmm. c'est c'est quand la la prochaine affaire qu'ils vont acheter qui est énorme? Vont ils vont acheter d'ici Money année tu vas te ramasser euh, Batman versus Spiderman Non, mais tu regarde si, ben, si DC si tu sais là, si si DC euh, parce que leur film, ils font tu fonctionnent là, Wonder Woman a bien fonctionné mais s'ils en font deux trois de suite qui fonctionnent pas euh, qui se retrouvent dans dans la chenoute ça ne me surprendrait pas qu'ils regardent on vous achète là 4 milliards puis on vous achète t'sais. Ouais mais ça faut que tu dis les like, Warner Brothers parce que DC ça appartient à Warner. Fait oh ouais Warner c'est quand même c'est quand même gros là, c'est pas c'est pas gros comme Disney, Disney a vraiment pris la place de de chef de file du monde du cinéma ça comme pas de bon sens là avec avec Star Wars puis Marvel on s'entend dessus que juste avec ça puis tu regardes les sorties cinéma qui s'en viennent t'es Disney Disney qu'est-ce qui t'intéresse à aller voir ok ben Marvel Marvel puis ah ben Star Wars ah ben c'est Disney encore. à un moment donné qu'est-ce qu'on fait pendant temps des fêtes bon on va aller voir Disney en ice ah c'est cool ouais c'est ça. Fait que euh, non non, ça ça ça reste à voir comment ça va comment ça va se passer. On a un petit c'est un petit peu éloigné de notre sujet. Je sais même pas comment ce qu'on s'est rendu là. C'est <rire> quoi notre sujet aujourd'hui Ben c'est euh, Sonic Mania, mais je suis en train de lire oh. en plus la, la page wiki puis euh, Warner a été racheté par AT&T euh, pour la modique somme de 108 milliards de dollars. OK. <rire> Ah ouais, 8 milliards. <rire> en 2016, fait que tu sais ils vont vouloir rentabiliser leur euh, leur truc. Mais parce que tu achètes un catalogue hein, tu achètes tu Warner mais tu achètes quand même un catalogue de films assez impressionnant des des années passées là. Ouais. Ouais t'sais, ouais. T'sais, non mais ça serait pas ça serait pas Warner, ça serait la la portion DC de Warner là, tu sais. Ouais, mais il faut tu sais il faut que faut que veulent vendre ça puis on s'entend-tu présentement oh. les super-héros ont la cote. sauf peut-être chez DC là. mais ils jouent ils, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont frappé un circuit avec Wonder Woman personnellement je l'ai pas vu mais tout le monde qui l'a vu me dit que c'est assez ouais, fantastique bon. comme film mmh. mais il sort bientôt en DVD je pense qu'il sort au mois de septembre en Blu-ray ou quelque chose comme ça ben, il s'en vient ouais. ben, tu peux l'acheter tout de suite sur iTunes euh, il est sorti en digital cette semaine ou sinon c'est dans trois semaines je pense ok bah c'est sûr fait que, fait c'est sûr je vais je vais le voir quand il va sortir je vais l'acheter digital ou je vais acheter mais peut-être attendre le blu ray j'aime ça les acheter en en blu ray là surtout s'il si sort en 4K Écoutez ça sur ma TV ça à, à travers ma Xbox One S là mais fait que, ça ça a bien fait mais Justice League c'est vraiment faut pas qui se plante. Puis Zack Snyder est parti là, parce qu'il y a eu des, eu des problèmes familiaux, quelque chose assez tragique. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas été voir les ce qui s'est passé, mais il y a eu quelque chose de tragique dans sa famille, il a fallu qu'il parte. Mm -hmm. C'est juste Whedon qui est venu prendre sa place. <rire> le gars <rire> qui était derrière le premier Avengers. Avengers. Non mais Zack Snyder, c'est sa fille, sa fille de 20 ans qui s'est suicidée. Ah, OK, c'est ça, j'avais pas entendu, j'avais pas été chercher les détails, j'avais entendu mais j'ai pas euh, j'ai pas dit ouais. de ça. genre au mois de mai, avril, quelque chose comme ça là. Ouais, c'est ça, c'est à peu près. Le fait qu'il est parti pour gérer cette crise familiale là, puis ben d'ici a appelé euh, just Whedon en disant ben tu de venir euh, rechecker un peu ce qui se passe, fait qu'il a fait un peu de reshoot puis des choses comme ça, là, fait qu'il va ouais, peut-être avoir une touche moins intense de Z Zack Snyder-esque sur le film là. Ça peut-être. Mais un... déjà si tu ah t'écoutes pas les bonnes annonces, hein? vous écoutez pas les bandes annonces Non. Pas, pas les derniers, j'ai pas vu les dernières de okay. de Parce ça. Que Ils ont sorti une bande annonce de de bla bla bla bla. bla non non non, ouais, je vais juste expliquer. <rire> dans la première bande annonce qu'ils ont mis un moment donné, tu vois une scène dans une ville qui l'air comme euh, genre méga détruite et tout ça là. Puis ils ont mis la même scène dans la première bande annonce, puis dans la deuxième bande annonce qui est sortie genre depuis que Josh Whedon est là, la couleur a changé. C'est Ultra sombre, genre la petite scène là, que tu vois, tu cas, c'est à quoi maintenant qui tombe sur un bâtiment puis c'était tout noir, tu sais. Là c'est rendu comme tout rouge, genre couleur rouge. C'est vraiment frappant là, parce que c'est une, c'est un bout de la bande annonce qui dure comme 3 quatre secondes vraiment. Tu vois quasiment la scène au complet. Ok, ils ont mis genre ils ont changé la couleur. Genre, vraiment, c'est rendu plus noir là, c'est rouge, t'sais. ils ont comme mis de la couleur là. Non non, il est clairement là lui pour faire du ménage là, puis pour assez de placer un peu il ouais, pour, Bad pour Bad Girl, fait qu'il était déjà dans le giron de Warner, tu sais, mais là il va il va s'occuper du de finir euh, de finir ça, là, de finir euh, Justice League. Mm. j'espère qu'ils ne l'entrent pas parce tu sais, j'ai j'ai j'ai toujours étant jeune j'ai toujours été un, un plus grand fan de Batman Superman que j'étais de de Marvel, puis avec l'espèce le, le, le, de cinématique universe qui ont sorti dernièrement t'as pas eu le choix de d'embarquer là-dedans parce tu sais c'est le premier Iron Man c'est c'est un super bon film tu sais j'ai vraiment embarqué dans l'univers de Marvel quand qui ont commencé vraiment à faire à faire ça oui je, je lisais des Spider-Man puis tu sais des du Doctor Strange des choses comme ça mais j'étais pas autant attaché aux personnages de Marvel que je l'étais au personnage de DC puis là ça a comme viré de bord complètement parce que les premiers films de DC ben oui, tu as eu les Batman de de Nolan, des choses comme ça qui étaient bons puis les vieux Batman des années 80 qui étaient c'est tu sais, 89 je pense puis qui étaient bons pareil. Mais tu sais à un moment donné ça a comme ça a comme pris le bord tu sais. Puis mm. les derniers le Man of Steel, j'ai jamais trippé dessus puis fait que ça Quand Marvel est arrivé avec ses films, tu sais, c'est une grosse histoire qui nous compte. C'est sûr qu'à un moment donné, ça vient gossant. C'est comme, ça, ça va-tu finir <rire> Ben, okay. c'est gossant <rire> dans le ça. sens que c'est la formule qui répète. Oh ouais, Doctor Strange, c'est le premier Iron Man, c'est la même histoire. Ouais, c'est c'est c'est c'est similaire. C'est une histoire d'origine, donc c'est toujours similaire avec une histoire d'origine. Tu sais, c'est comme. Il y a juste Spider-Man qui ont fait un peu différent. Ouais, ils ont pas fait son origine ça l'air. Je l'ai pas vu non plus. Est-ce qu'on l'a fait huit fois son origine Ouais, c'est ça, <rire> à un moment donné, c'est c'est c'est ça. Hey, Sonic Mania. Ouais, OK, Sonic, <rire> ouais, fait que je euh... ouais, Sonic, Sonic Mania. Fait que moi je voulais ça en parler les gars parce que moi euh, euh, je me suis rendu au deuxième niveau qui est le le hey l'espèce de, de de chemical de chemical plant, là, la, la, la la la place de, de chimique puis euh, j'ai j'ai pas passé je me je me j'ai pas eu beaucoup de temps pour jouer fait que le le 15 20 minutes que j'avais le temps pour jouer j'essayais de sortir de ce maudit niveau là puis je mourrais je mourrais je mourrais puis je me suis dit ben tant qu'à tout le temps mourir puis pas avoir de fun ben jouer à d'autres choses. fait que j'étais me suis pas rendu tellement loin <rire> moi je l'ai fini pas moi ah mais toi tu as du temps tu pas d'enfant rien non, non, non je l'ai joué en coop en plus avec mon gars mais tout fait en coop ah oh, hey. ouais hey. ouais moi okay. je Fait qu'allez-y. OK. Ben, moi, je me suis rendu... Euh, je pense c'est le quatrième monde qui est comme Casino avec les, les jeux de cartes pis tout, là. Ah, oui, oui. Ouais. Fait que, euh, tu sais, je me suis rendu euh, quand même relativement loin. J'ai pas joué très longtemps. Ça, c'est peut-être le, le premier truc, là, qui, pour moi, me pas m'agace, mais c'est deux niveaux par monde. Pis y'a quatre mondes, si je me si je me trompe pas. Casino, cest le dernier? Non, non, non, non, non, non. Euh, je pense qu'en tout, ont une dizaine de monde. Ah, okay. Ouais, oui, oui. OK, je pense c'est c'est 24 ou 26 tableaux au total. Oh fait oui. que, euh, ouais. Puis euh, Ouais, ce que je partais pour dire c'est que c'est tellement une copie des originaux de au Sega Genesis là, que ils ont gardé les mêmes défauts de l'époque. Oui. Puis je pense que autant c'est tu sais ça vient flatter la nostalgie du joueur en moi, autant ça vient qu'à me gosser. Tu sais exemple tu tu tu à un, donné, as un niveau euh, de de Commical là, tu as des cubes qui se déplacent comme en faisant des des rotations là, puis si tu te places le moindrement dans dans un espace qui est trop restreint, Sonic il meurt parce qu'il est comme écrasé mais tu le vois même pas que les, le cube, tu sais l'espace que tu as est trop petit pour Sonic. C'est mm. vraiment tu sais instantané là, tu pas de ah, euh, non ça ça, ça m'écrase. Non, tout de suite euh, on, on te fait euh, on te fait mourir. Fait tu sais, j'ai l'impression que c'est c'est vraiment un gameplay qui est rigide comme ce l'était sur la Sega Genesis. Ouais. ouais. Mais ouais. c'est sûr que tu sais as les frustrations Sonic tu Sonic qui est le fun quand tu es vite mais tu sais il maîtrise pas le le, le plateforme là, tu sais quand tu es ralenti il faut que tu sortes d'une place à l'autre c'est pas un Mario là. ça a jamais été euh, ça a jamais été ça la, la différence que j'ai mis avec celui-là par contre c'est que le, la vitesse tu l'as tu sais il l'avait perdu avec les, les Sonic 3D qui ont sorti à travers le temps ils ont mis des Sonic où est-ce qu'il fallait que tu tu t'achètes d'une certaine façon tu faisais beaucoup plus de plateformes puis là avec celui-là là ils sont revenus qu'il y a des tableaux là Pis on dirait que c'est plus vers la fin là, que il y a des tableaux là que tu fais de la vitesse là mais vraiment à fond là puis moi c'est ce que j'aime ce que j'aime le plus là sauf que tu as le, toujours le petit défaut des fois que tu tu vas partir à toute vitesse puis là tu vas frapper un ennemi parce qu'il va t'avoir lancé une petite euh, une petite balle de rien du tout puis là tu pètes tes sènes tu fais OK là pourquoi que toi tu étais dans le chemin tu sais genre, <rire> genre un ennemi mal bien placé mais mal placé en même temps là mais ça a tout à un jeu, un jeu euh, frustrant. Mais dans, dans celui-là par contre, c'est pas développé par le Team Sonic. C'est vraiment des, ils sont allés chercher des développeurs qui avaient fait des genres de niveaux fanatiques à travers les années de, de de de Sonic. Ils sont allés les chercher, puis c'est vraiment une, ils ont revisité. T'as quelques mondes qui sont nouveaux, mais ils ont revisité les tableaux. Fait que l'impression que c'est les mêmes tableaux, mais c'est pas les mêmes tableaux. C'est les mêmes environnements. mais c'est pas exactement les mêmes tableaux ouais ça c'est une des forces par exemple du euh, ouais. du jeu là euh, ouais. c'est euh, un peu décevant quand tu commences à jouer puis tu dis ah ben je viens juste d'acheter un remake du ouais. premier Sonic parce que le premier tableau c'est premier c'est le premier tableau de Sonic là ouais. le premier Sonic fait que tu dis ah ok fait que ce que j'ai acheté c'est ce que j'suis tanné d'entendre parler de c'est une maudite version remasterisée mais aussitôt que tu passes ton premier tableau t'as un niveau où ce que tu vois Sonic dans l'arrière t'es comme third person ben là tu dis ah ok non c'est pas ça pas tout d'abord je me suis trompé puis là c'est ça tu tu dis ah ok là ça va peut-être être cool tu sais puis tu sais t'as Sonic t'as Tales t'as Knuckles, les trois sont jouables euh, tu peux jouer en tu peux jouer en coop t'as même les tableaux bonus tu sais quand tu ramasses 25 sous puis tu fais un petit euh, un petit euh, comme un genre de drapeau là, ting, qui tourne là, qui te fait ton loading point là, si tu veux là ouais. mais tu as des étoiles qui apparaissent puis quand tu rentres dans les étoiles ben c'est les mêmes tableaux de bonus que tu avais genre dans Sonic euh, 3 l'espèce de sphère avec les boules de couleur ça vous l'avez fait ouais avec ouais. ou l'autre aussi quand tu trouves une espèce de grosse anneau euh, jaune c'est c'est les mêmes c'est le même tableau bonus que tu avais dans Sega CD dans le temps Ouais, qui est comme une course qu'il faut que tu rattrapes un petit euh, un petit ovni puis lui il va te donner un un émeraude t'en as huit je pense à collectionner puis quand as les huit ben tu vas pouvoir débloquer le Sonic je, je l'ai pas ça, encore mais l'espèce de super Sonic jaune là, que t'avais dans les vieux Sonic avec ça il est débloquable aussi là okay. quand que t'as t'as les huit émeraudes Ah intéressant euh, bien, bien. J'ai trouvé euh, le ben c'est ça visuellement c'est super beau tu vraiment le feeling de vitesse euh... quoique ben peut-être que c'est ou est-ce que moi je suis rendu là j'ai l'impression que on te laisse pas déchaîner Sonic à fond le complètement mais il y a des mécaniques quand même le fun t'sais, entre autres dans dans Chemical avec les les gels je pense qu'il y a pris ça de Portal 2 T'as des un gel qui te permet de faire des speed jump t'en en as un autre qui te permet de je pense c'est de pas sauter justement de rester collé même à l'envers Ouais ben c'est un genre de femme électrique si tu veux. Là. Ouais. Ouais. Fait que ça j'ai trouvé ça intéressant d'aller tu sais de de reprendre un, une thématique puis de venir accrocher à ça des euh, des des mécaniques de jeu qui sont un peu différentes, mais le le le, le côté plus négatif de ça c'est que comme tu as seulement deux niveaux par monde, ben si tu développes une mécanique dans un monde précis, ben tu as la chance d'avoir cette mécanique là euh, juste deux fois dans deux tableaux ouais. là, fait que ouais. tu sais ça, ça fait en sorte que tes idées sont tu sais c'est c'est c'est du vite mâché, puis vite euh, vite de passer à travers là vite manger vite digérer ouais et <rire> <Pis> surtout que <rire> puis quand tu passes d'un tableau à l'autre tu sais puis on dirait que c'est plate parce que vous êtes pas rendu vers la fin puisque vers la fin ils incorporent genre des nouvelles mécaniques ils ont incorporé la mécanique de comme Kirby dans les 3DS, tu sais des fois dans, dans ou dans Yoshi aussi là, je pense qu'il faisait ça, mais surtout dans Kirby où est-ce que tu joues ton bonhomme est dans dans le décor en arrière là, ok, ok, okay. T es, t es oui, oui, oui. Tu... tu peux fait tu peux aller dans le fond puis tu peux revenir en avant, bah tiens on ajouté des mécaniques de ça parce qu'une certaine année t'as une espèce de de de slingshot si on veut qui te lance dans le fond du tableau je suis okay. fait comme ah c'est dans mon coup, cool. c'est la première fois que je voyais ça dans un Sonic, tu sais. ils ouais. euh, ont dans le dernier tableau qui est Titanic quelque chose qui est vraiment dur là, tu sais c'est premier tableau de Sonic que à un moment donné je meurs avec mon gars, fait, c'est quoi qui s'est passé J'ai plus de temps. Tu sais, j'ai pris 10 minutes puis je l'ai pas fini là. OK, euh, je suis mort, j'ai pas fini le tableau, tu sais, qu'est-ce qui se passe Il est vraiment dur puis c'est des portails. OK. Donc tu vas tomber, Il faut que tu trouves le chemin. Tu, sais, tu, vas tomber, tu vas rentrer dans un portail, puis là, tu reviens au début, tu fais, OK, euh, non, que okay, j'ai pas pris le bon. Fait qu'il faut que tu te promènes dans des portails. Fait que, tu sais, on, là, tu fais, waouh une nouvelle mécanique que euh, j'ai jamais vue dans un Sonic. Mais on dirait que c'est plus vers la fin qu'ils ont mis, genre, il euh, y a deux, trois mécaniques comme ça que tu fais comme, OK, qui ont qu on, euh, des espèces de boules électriques où est-ce que tu vas coller avec, tu vas tourner, puis tu vas te faire un genre de slingshot t'envoyer super haut. c'est aussi, c'est comme vers la fin. Tu fais, OK, ils ont mis des nouvelles mécaniques Vers la fin. <rire> peut-être pour préparer un Sonic Mania 2 avec avec ces mécaniques là comme plus présentes dans le jeu puis peut-être d'autres choses. Faut faut se renouveler parce que ce qui a été le la perte un peu de Sonic c'est qu'ils ont ils ont ils ont arrêté de se renouveler. À un moment donné ils ont essayé des affaires puis ça marchait que pas, essayé, Ça marchait pas. Il y a eu Sonic génération qui était cool. Puis là il y a Sonic Force qui a l'air le fun. Euh, c'est encore là Il revisite quelques tableaux. mais euh, tu sais ça va être un 3D mais ce Sonic Mania là moi je considère quasiment comme l'épisode 4 qu'on aurait dû avoir tu sais il y a quelques années on sortit épisode 4 puis euh, Sonic 4 épisode 1 Sonic 4 épisode 2 tu sais c'était c'était ordinaire celui-là ouais. là, Celui -là, ouais. là tu sais euh, il est vraiment cool mais je me suis fait à, pas avoir là mais tu sais moi ce jeu là je l'avais précommandé comme en septembre ou octobre passé j'avais précommandé l'édition du collectionneur alors que on n'avait pas le prix du jeu avec l'édition du collectionneur tu sais, m'a coûté comme 80 pièces m'a avoir su qu que ouais mais c'est ça m'a avoir su que le jeu <rire> allait sortir à 29 pièces <rire> fais... ah OK tu trouves tu t'en as eu à ton, euh, pour ton argent parce que moi c'est c'est une des c'est une des forces là tu sais à 29 C'est ah cool, c'est un super bon deal. Euh... Ouais. Ouais. Non, à 80, c'est zéro. Mais ce que j'ai eu de l'édition du ce collectionneur, c'est cool parce que j'ai eu comme une... Y a une méga statue de Sonic de 12 pouces qui est sur une base d'un vieux Sega Genesis. ouais ouais, ouais je l'avais vu. Tu sais, avec un bouton, que ça fait comme « Sega <rire> ». Ça, c'est cool. Tu as, es... as des petits goodies, tu as une espèce de gros anneau, une scène, là, si tu veux. Tu une réplique d'une vieille cassette Euh, de Sega Genesis, mais c'est vraiment la statue, tu sais, qui, qui est vraiment l'édition du collector. Mais as même pas. Moi, je pensais que j'avais. Une... Moi, quand j'ai commandé ça, je pensais que le jeu c'était la plateforme. Je me suis dit, ah, le monde va avoir un CD, alors que moi, je vais avoir une plateforme. C'est ça que je vais brancher USB. Tu va falloir je démarre ma plateforme pour faire le jeu. Non, non. Ben non. De... t'avais bu fort ce soir. Oh, là, quand oui, as commandé mais, ça, non, mais pour de vrai. Quand ils ont sorti les premières images, là, c'est venu un an. Là. Je savais pas ce qu'il y avait dans t'avais juste cette image là grosse ça, ça aurait pu être une ROM à l'intérieur oui là mais ça aurait ben été non. mais non j'ai même pas de CD j'ai même pas j'ai un code de téléchargement ah c'est pas ça ouais. t'as pas t'as pas de Faut cartouche non rien écoute ouais. la switch existait même pas moi je l'aurais pris sérieusement je l'aurais pris à 20 25 20, 25 ou 30 pièces sur la switch là tu sais là je l'ai sur PS4 là Mais euh, c'est que l'édition du collectionneur, je l'ai réservé il y a super longtemps. Ok. Moi, je, moi, j'ai joué sur Switch. Euh, toi, euh, Luc, tu as joué sur Xbox euh, Sur One, ouais. Sur One. Puis toi, tu as joué sur PS4 Ouais. Ok. Fait que euh, ça roulait bien sur toutes euh, toutes vos plateformes j'ai vu qu'il y avait eu un un truc là par rapport au fait que pour le décoller je fallait que soit connecté à internet euh, pour les copies sur steam mais c'est à peu près tout j'ai pas entendu de gens qui chalaient ou quoi que ce soit que c'était pas euh, c'était pas ça à la coche là, sur, non, je, le sur peu importe la plateforme je sais que PC, euh, Sega, c'est comme euh, c'est comme euh, excusé en disant qu'ils était comme pas prêt. Fait en fait comme ah on aurait peut-être pas dû le sortir en même temps tu sais le c'est un peu décevant là mais moi j'ai eu aucun problème là le, sy euh. le syndrome de, le syndrome de Batman Arkham City c'est <rire> ouais. ça ouais c'est ça c'était <rire> lui que non c'est euh, c'est le, le port Parkham City c'est l'autre le, le dernier euh, non le chevalier Arkham, okay. Euh, ok Dark Ark, Knight, moi qui avait, ça ça ça avait pas bien été. <rire> non d'ailleurs Mais... je pense qu'ils l'ont juste carrément annulé là, la version PC de de ce jeu là. Je sais pas s'il existe pas sur Steam pareil. Euh, il me semble qu'ils l'ont ressorti plus tard. Oh, J'ai dit l'avait là... retiré en tout cas ça je me souviens. Oh, là, oui oui il avait remboursé retirer. le monde puis toute la patente là. Ça... Mais ça avait été développé par un autre il avait donné ça en sous traitance sur un autre une autre compagnie. c'était pas comme Rocksteady qui avait fait euh, le jeu sur PC il avait donné un sous-traitance puis je pense que les sous-traitants je sais pas ils ont, ils ont dormi sur la Switch <rire> ils ont dormi sur la Nintendo Switch moi ouais, c'est ça ils ont dormi sur la Switch mais c'est sur le PC qu'il fallait qu'ils dorment c'est ça exactement euh, fait que les mais ils étaient euh, plus capables non mais c'est ça ça ça arrive ça arrive euh, ça arrive très très il y a il y a, un, il y a une rumeur qui dit que la version il était supposé avoir une version de de Street Fighter 2 sur la Genesis dans le temps puis Euh, Capcom avait donné ça en sous-traitance à un autre studio. Puis quand ils ont reçu le, le, la copie pour pour pour l'analyser la, puis donner si ça passait ou ça passait pas pour s'en aller chez chez ces gars, euh, ils ont dit on scrap, on recommence. <rire> <rire> ça arrive des fois. Mais euh, Sonic Mania, très bon jeu. Moi je, je je je me fais pas des longues sessions parce que c'est un ah. jeu qui est quand même frustrant. Euh, je un petit peu comme tu toi dis. là Luc là euh, <rire> moi je tu dis ça m'est ouais. arrivé une coupe de fois que je voyais le game over je comme ben voyons je pas mais pas tant sûr que c'est de ma faute tu sais comme on disait tu sais des ennemis bien placés ou mal placés parce que tu vois super accéléré puis pouf il ah, y a un ennemi sur ton chemin ce là puis ouais, ouais c'est ça mais des affaires frustrantes aussi c'est que Tails est là puis des fois il te prend les mains pour te monter puis des fois il le fait pas fait des fois quand j'étais pogné dans l'eau il essayait de me sauver puis des fois il essayait pas c'est comme on dirait que c'est pas c'est pas stable me semble que tu sais s'il voit que t'es dans le trou il devrait essayer de venir t'aider puis de sortir de là mais il fait il fait pas tout le temps ok que moi j'ai même pas remarqué qu'il y avait ça parce que ouais, tu dois il avoir peut actif... pas par les mains puis peut te monter ah mais ouais ça le faisait pas tout le temps ouais ok t'es sûr t'as pas activé le mode de petite roulettes ton basic Non, non, j'ai pas activé le match. Tout a pas de référent, mais c'est dans Spider-Man. Il, il y a ça euh, par rapport à un élément dans le film. Ah, OK. Oui. Bon. <rire> si tu le dis, j'ai pas vu le film encore. Je n'ai pas, pas joué en avec, avec bientôt, Nicole, avec ça par exemple. Ouais. Je n'ai pas hein? essayé avec Nicole encore. Le... J'ai essayé deux secondes, mais je vais peut-être le refaire avec Nicole. C'est quoi la différence. Mais comment oui. tu fais pour choisir Nicole? Oui. Là, écoute, j'ai l'air de pas avoir joué assez. là. Mais... C'est au début. Au début, quand que tu... Euh... Quand tu fais ta nouvelle partie là, tu je pense c'est flèche par en ah, rouge, je sais pas trop quoi. Okay. Puis là tu changes les icônes, tu peux jouer genre euh, Sonic, je pense c'est Sonic tout seul, Sonic et Tails, Knuckles. Tu sais, as comme deux trois choix. Là. Ok ok. Je pensais que tu pouvais changer en, euh, durant la partie parce que tu vois là Tails es, qui, qui est comme avec toi là. Ouais oui. Je pensais que tu pouvais switcher de bonhomme pendant que tu joues mais ça a pas l'air là. Non, bah euh, je pense, que je pense pas. Non, je pense pas pour de vrai. J'ai essayé de les boutons, ça marchait pas. Je pas... <rire> <rire> non, on le sait que tu penses pas, mais on peut te changer de bonhomme. <rire> euh, non, mais okay. je pense pas. Ok. <rire> si on y allait avec une mais... note euh, ou à moins que tu avais d'autres commentaires, euh, Joe. Ben, juste dire qu'il y a un mode aussi compétitif, euh, comme les les vieux euh, Sonic, c'est-à-dire qu'il va il va t'écraser l'écran en deux euh, sur le sens de la longueur. tu pars les deux en, dans le même au début du même tableau c'est celui qui finit le tableau le, le, le plus vite euh, ça je n'ai fait un turn aussi avec mon gars puis il a bien aimé ça fait que je pense qu'on va se lancer là-dessus une coupe une coupe de petits tableaux compétitifs as aussi un mode de chrono puis euh, as des bonus aussi c'est que quand que tu finis les espèces de, de, de sphères ou est-ce qu'il faut que tu changes les boules bleues en boules rouges tu vas gagner une médaille puis ces médailles là vont débloquer des affaires dans un jeu comme euh, le, le, le Sonic qui peut faire un petit move aussi quand tu te lances dans les airs tu, sais, tu vas pouvoir partir ton spin comme dans les airs mais ça c'est des moves que tu vas débloquer en, euh, en faisant euh, en, en gagnant tes petites médailles je sais qu'il y a plein d'autres affaires mais moi je veux me les garder comme je veux me garder euh, genre la surprise ça que je peux aller voir sur internet qu'est-ce que ça débloque mais tu gagnes plein de médailles fait que ça débloque plein de trucs Ah. dans le jeu. Okay. Mais je sais pas quoi, je peux pas vous le dire parce que je veux pas le voir. <rire> je, veux pas, je veux pas je veux pas savoir qu'est-ce que ça développe. Mais c'est là où est-ce que dans le jeu, euh, j'ai l'impression qu'il manque la possibilité de pouvoir redécoller des niveaux où tu veux quand tu veux. Parce que tu sais, euh, mettons le tableau 1 si tu pas réussi à avoir le le le, le tu sais ce, ce bonus là, ben il faut que tu retourne le chercher mais est-ce qu'il faut que tu À moins que j'ai j'ai pas vu là. Euh... à la fin, à la fin moi je peux redécoller les tableaux. Ouais, c'est ça. Quand tu as fini le jeu, c'est ouais. mm -hmm. mais ça ouais. que tu puisses le faire comme n'importe quand pendant la ta saison dure mais je, ben... fini jeu mais j'ai comme l'impression que ça le finiras pas <rire> non non mais je veux le finir c'est le ah, c'est okay. <rire> que j'aime ça c'est juste pas des trop longues séquences parce que c'est ça ça devient euh, ça vient frustrant puis vraiment le niveau tu sais le côté Quand Sonic doit faire des des moves précis puis euh, vraiment du platforming, ah oui. c'est vraiment plus tough. Puis j'ai de la misère à concevoir que oui, il y a un aspect nostalgique où est-ce que tu veux faire comme dans le temps, mais en même temps, les défauts dans le temps sont encore ouais. des défauts aujourd'hui. Il <rire> faut obliger des remettre. Reproduire les ouais, non, pas là. Vraiment... Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, ouais. Fait. En passant, Batman Arkham Knight est disponible sur PC et 30 pièces. Ok, On va aller acheter tantôt. Ouais. Ah, ok. OK. Donc euh, les notes. Pas Joe, c'est toi que je joue le plus. Bah écoute, moi c'est un moi j'étais un 9 sur 10. J'ai vraiment vraiment vraiment beaucoup aimé ça, je vais le recommencer, je vais le continuer. Puis euh, mon Go aussi là, tu sais, donc euh, lui très vraiment beaucoup Sonic, il a joué beaucoup à Sonic sur euh, sur la Wii U. mais j'en ai un sur la 3DS aussi là tu sais là elle peut-être euh, une coupe de c'est l'année passée là je vous achetais allais, comme semaine après semaine pour faire ma critique de Sonic sur 3DS là. ouais tu fais ça ou euh... ben, oui je l'avais fait magan mais... <rire> <rire> ouais c'est ça hey, ça vous a marqué dans la ouais qu'on qu'on est des gros fans de Sonic fait que euh, ouais, on va on va jouer puis euh, 9 sur 10, très bon c jeu cool. très bon jeu mais l'édition du collectionneur euh, non pas à ce prix-là non hein ouais. <rire> <Ben, rire> Donc je je jamais ça en même. plus là. Je pense que c'est mon deuxième jeu à vie que j'achète édition du collectionneur. Puis ça, ça va rester comme ça. Ok. Ben tu me diras la prochaine fois je t'imprimerai une statue de, de ah, la, oui, 3D. Cool. Ça te coûte coûter moins cher. <rire> moi j'ai chargé juste 50 pièces pour au lieu de 80. Tu vois ma Ah wow. J'avais pas le jeu, j'aurais dû avoir la statue. Cool. Ouais c'est ça. Mais tu sais tu prends le 29 pour le jeu plus le 50 pièces, t'en reviens à ton 80, fait que c'est pas tant un bon On deal. Souple pièces, c'était 89 plus le 79. Ouais. Ouais. Euh, toi Luc de ton bord Moi je donne un 2 sur 10, je donnerais un coffre ouvert mais vu que je l'ai téléchargé puis numérique, je peux même pas m'en servir comme souvent, non c'est pas vrai. C'est un excellent jeu, c'est pas parce que je suis pas bon que c'est pas oui, un bon jeu. Parce que tu as fait deux tableaux puis c'est pas ah, c les Non c'est <rire> ça. C'est pas parce que je suis pourri que c'est pas un bon jeu. Je, je peux reconnaître qu'il y a du il y a du temps qui a été mis là-dessus, je peux reconnaître la la qualité de la production du jeu. Je pense que ça vaut au moins un 8 sur 10 comme jeu. fait que je là, vais le donne... Je vais tableau, donne... le je vais... j'ai ai aimé le premier tableau, puis j'ai aimé euh, le tableau entre les deux, le tableau bonus où tu cours après un robot un moment donné, là un extraterrestre. Là, faut que tu ramasses des scènes, puis là tu manges des boules bleues, puis ça, tu ça, deviens un euh, truc jaune. Ouais, c'est ça, puis là faut que tu, euh, moi c'est ça, puis là faut que tu ramasses euh, des boules bleues pour que tu cours plus vite pour attraper le robot. Ouais. Euh, pourri comme je suis, j'ai jamais attrapé l'extraterrestre le, <rire> robot, en tout cas. Mais mais c'est ça, fait que je, je trouve ça intéressant qu'on varie. un peu le type de jeu euh, puis tu sais même si je suis pas bon à Sonic j'aime j'aime l'univers j'aime tu sais Sonic c'est un personnage intéressant fait que je pense que ça vaut au moins un, un 8 sur 10. je pense si vous aimez les platformers puis vous avez pas nécessairement peut-être une Switch sur Switch Nintendo a plein de platformers c'est peut-être pas un must si vous avez une Switch mais si vous avez une PS4 si vous avez une Xbox il y en a un peu moins mm -hmm. euh, fait je vous dirais peut-être go puis aller l'acheter là euh, mm -hmm. si vous avez mon âge donc vieux avec du poil dans les oreilles euh, c'est pas mais vrai. Est pas cher <rire> es c'est pas cher vous allez avoir du fun vous allez avoir du fun puis c'est c'est c'est nostalgique alors tu sais on retrouve la nostalgie donc mm -hmm. ça c'est ça je donne au moins un 8. Là. cool pis toi euh, JB euh, ben je vais y aller aussi avec un huit euh, j'aurais aimé ça me rendre plus loin la vie a fait que le temps me manque de me rendre plus loin mais euh, ça c'est Probablement le plus gros avantage d'avoir pris sur Switch, c'est que je peux en mode simili mobile euh, pouvoir continuer à jouer, quoique sur ah la petite écran c'est pas nécessairement évident vu la, ah la oui. vitesse oui. du titre. Euh, mais au moins, tu sais, ça permet de dépanner. Là. Euh, euh, le dernier Zelda Breath of the Wild, je l'ai fait presque exclusivement sur, en mode tablette. avec euh, le contrôleur pro pour la tablette genre c'est un coussin sur mon divan là tu sais de ah, moi aussi. ben chill cool. là quand euh, quand ma blonde écoutait ses shows moi j'étais en train de gamer sur le côté euh, j'ai adoré ça Tandis que là sonic ben c'est plus petit c'est c'est moins euh, tu sais le sprite de sonic qui est pas super gros fait tu sais peut-être que ça fait en sorte qu'une coupe de mort que j'ai eu l'impression qui était cheap qui était peut-être l'aspect visuel qui était moins lisible sur le petit écran là. mais au moins ça me permet de jouer en version quasi mobile fait que euh, j'aurais donné un 8. j'ai j'ai quand même du fun juste pas des trop longues séquences de jeu parce que c'est ça y a des mards des quand fois là du... j'ai quand même eu du fun mais pas trop <rire> non, non mais y a des <rire> jeux comme ça que tu je fais comme si. j'ai le goût d'y retourner mais en même temps je ferais pas 8 heures en ligne là ouais je vais leur jouer mais que j'ai du temps c'est à temps perdu je vais leur jouer c'est un jeu que tu peux finir un tableau tu peux sortir t'sais, t'sais, t'sais, t'sais, tu peux sauvegarder c'est quand même le fun là, mais tu sais je vais y retourner mais j'ai pas eu assez de temps dernièrement pour vraiment le jouer à fond je suis sûr que un jour je vais le poser le niveau le niveau ça. 2, <rire> niveau 2. Mais c'est si en arrache pour de vrai au niveau 2 là. Ouais, on a arraché plus tard moi. c'est c'est pas grave. Je suis bon à d'autres choses. Ah j'suis ouais. Vraiment bon à d'autres choses. Je sais pas en quoi encore, je vais trouver quelque chose mais je suis bon à d'autres choses. Je prends euh, quelques instants euh, de nos auditeurs pour euh, annoncer que je vais faire cette année euh, pour euh, l'édition 2017, je vais faire extra life. J'organise ça chez nous avec quelques amis. Et euh, c'est un événement qui euh, est annuel, qui se fait à, à chaque année, où est-ce qu'il y a des fonds qui sont ramassés pour les différents hôpitaux à travers le monde, euh, les hôpitaux pour enfants. Donc, euh, au Québec, les fonds euh, qui sont ramassés sont pour euh, Sainte-Justine, bien entendu. Donc, bien, euh, bien éventuellement, je vais avoir plus de détails là, sur notre plateforme puis euh, le nom de notre équipe pour pouvoir ramasser des fonds, puis je vais pouvoir vous donner ça. Euh, mais euh, je tenais déjà à, à en faire... Euh, à tout le terrain de préparer les gens que je vais finir par vous caiter ça me prend votre cash gang vous me faire ça pour les enfants ouais. mais, mais as le, le mais lien on va le mettre on va le mettre avec le show fait que si les gens veulent donner sur iTunes ils avoir le lien vous allez le pas toucher ça va vous ou sur Google Play vous allez pas toucher dans le podcast vous allez pas y aller tout à fait. fait comment ça marche pour les les dons genre c'est c'est le c'est l'organisme Extra Life qui ramasse qui s'occupe ou ouais. c'est genre dans le fond qui... c'est que tu euh, tu te crées une équipe ou tu peux le faire en solo aussi mais tu un 24 heures de gaming tout seul euh, Ça, c'est le fun quand as une coupe de team là d'autres on on pour être trois peut-être une quatrième personne tu sais pour mon chez nous là c'est pas mal le, le max on va se faire ça cosy dans mon nouveau sous-sol et euh, dans le fond c'est que ton nom d'équipe puis les gens peuvent aller faire des dons sur la plateforme Dexter Life ils rentrent le nom d'équipe puis euh, Tu sais, il y a pas d'argent qui transite dans les mains des participants là. c'est envoyé directement à la fondation, ben à l'hôpital Sainte-Justine par l'entremise de la fondation, c'est que eux ils gèrent tout le ramassage d'argent, tout le dispatchage puis les, les transactions okay. bancaires. Fait que tu fais juste rentrer le nom d'équipe ou le nom du participant, puis ben euh, chaque personne dans le fond de base qui s'inscrit s'engage à ramasser 100 dollars. Si tu l'atteins pas, c'est pas grave, mais c'est un tu sais se donner un défi là. fait que euh, c'est ça fait quand tu rentres le nom de la personne pour qui tu fais le par qui tu fais le don ben ça rajoute dans sa cagnotte que lui a remboursé puis ça permet de de faire transiter l'argent fait tu y a personne qui fait l'extra life qui peut détourner les fonds ou quoi que ce soit là c'est ce vraiment c'est vraiment à Saint Justine que vous envoyez ça ouais fait que ça va tomber et ça va payer des dîners à Jonathan pendant. Les... c'est ça. Non non mais je vois <rire> non mais pour de vrai je vais peut-être dire parce que tu sais, on a on a un espèce de on a un, un journal à l'hôpital si tu veux là ouais. peut-être euh, communiquer avec la personne pour dire que il voit ce, ce ce truc là ça serait le fun que je sache à la fin combien que d'argent qui était remis comme à Sainte-Justine. Tu sais je ferais comme dire qu'il y a eu ça puis qu'a été remis genre tel argent là. Il ferait pas passer. ils font pas déjà J'imagine que ouais, le genre Saint-Justine devrait être au courant, non Ben euh, pas vu le soleil fait le l'année passée là. OK. Peut-être parce que tu as été le trip, c'est pas clair, non? non Ben il y a aussi ça aussi là, <rire> mais ça j'avais même pas capable de voir l'image <rire> <images>, au moins. <rire> il y avait pas d'image comme moi. C'est juste du texte. Mais normalement c'est c'est Justine, fait que je sais tu sais fait qu'il passe pas tout le temps tout mais je pourrais c'est cool. Ouais. En fait, c'est que euh, chacune des équipes dit comme sa zone géographique, fait que ça détermine quel hôpital à qui c'est c'est envoyé, mais au Québec, il y a peut-être comme 60-80 équipes là, fait que c'est tout probablement des petits montagnes qui sont envoyés là. Euh, tu sais qui à l'échelle de Sainte-Justine, peut-être par pas énorme fait qu'ils ont pas le, le haut du pavé pour être présenté dans le journal interne. C'est peut-être ça là. Sont juste des fois pour courant là. Peut-être. Euh, Euh, parce que tu sais, euh, y a, y en a des fois, c'est des dons. Il euh, y a pas de petits dons. Non, tout à fait. Donc, euh, éventuellement, je vais vous gosser avec ça là, pour avoir des dons pour euh, pour être <rire> live pour Saint justine Que tu nous gosses avec ça ou que tu nous gosses avec d'autres choses, on sait qu'on va se faire gosser pareil. <rire> tout fait à fait. Tout le monde doit gossé pour une bonne cause. Ouais. Ça. Euh, sinon, euh, Luc, euh, dis-nous où est-ce que les gens peuvent te retrouver. Euh, sur Twitter, à euh, aussi euh, sur euh, un podcast qui s'appelle Saroule Radio que je fais avec Marc Bouchard où on parle de de horror. et puis c'est pas ça juste une chose je voulais finir avec je sais pas s'il y a des auditeurs ou des gens qui utilisent Password Box pour leurs password pour leur gérer leur mot de passe euh, sur euh, sur leur téléphone intelligent et euh, sur leurs ordinateurs euh, Password Box qui était une compagnie de mon Californien, je pense, ou Montréalais. En tout cas, c'était géré par un Montréalais qui s'est fait acheter par Intel. Puis Intel a décidé qu'il fermait Password Box, puis qu'ils portaient leur propre affaire qui s'appelle TrueKey. <rire> Donc, ceux, ceux qui ont Passwordbox, Box, euh, le service Password Box va arrêter. Euh, je pense c'est le 29 septembre, euh, 29 septembre. Donc, vous serez même plus capable de, de vous loguer dans votre application pour gérer vos mots de passe. Donc, vous serez plus capable d'utiliser l'application pour vos mots de passe. Moi, j'ai fait la migration vers euh, vers euh, one password Ah, c'est ça que j'ai Pas 1Password, pas LastPass, excusez, LastPass. Et puis, euh, dans LastPass ou dans peut-être dans One password il y a un outil pour migrer les, les mots de passe, mais il y a Passwordbox c'est pas dedans. Euh, si, si jamais vous êtes dans cette gang-là qui veut migrer vers d'autres choses, puis vous êtes pas, euh, vous, vous savez pas comment faire, puis vous êtes pressé, mais fait juste envoyez-moi un message sur la page Facebook de Rédacteur Glandé, je vais vous envoyer un lien. Il y a euh, une vidéo sur YouTube, une vidéo sur YouTube qui explique comment prendre vos passwords de Password Box, comment les, les retirer de là et être capable de faire un fichier CSV, un fichier Excel avec et l'importer. dans euh, dans l'espace ou dans one password ou tout ça. Donc si vous êtes pogné avec Passwordbox puis vous vous dites qu'est-ce que je faire? Ben euh, je peux vous aider, si c'est quelque chose. Faut que juste me contacter là puis je vous donnerai toutes les liens possibles. Il faut juste être un petit peu confortable avec l'anglais parce que la vidéo est en anglais et tout ça là. mais c'est ça, je l'ai faite, ça fonctionne très bien. Cool. Et Password Passwordbox n'existe plus sur mon PC. Cool. C'est ça. Toi Joe de ton côté astro_boy3000 sur Twitter ou j'en attends sur sur euh, Facebook. Oh! c'est c'est tout, tout. <rire> puis, puis toi euh, toi mm -hmm. je vais moi c'est euh, @gangji_b pour ce qui est de twitter facebook je vais gagner ajoutez-moi il a pas de trouble euh, plusieurs amis venez jaser on, plus on est de fou plus on rit puis euh, on est pas mal cinglé fait que le fun est dans et dans baraque sinon euh, d'autres projets le podcast qui est en pause estival les camps d'entraînement qui s'en viennent d'ici le prochain mois euh, dans la ligne nationale donc on va euh, tranquillement pas vite reprendre nos activités d'ailleurs j'ai recommence à publier de façon un petit peu plus régulière sur le Facebook, euh, la page Facebook de la POC. On va euh, tellement avoir une bonne équipe intéressante et cette année, ça va être écoeurant. solide. Non, non mais écarrien. Tu sais quand on vise la dixième place, <rire> les play-offs, <rire> ça à peau des fesses. Mais c'est ça qui arrive hein, quand tu peux pas passer par la case reconstruction dans le mo hockey moderne. T'as pas d'équipe gagnante. C'est parce qu'à Montréal, c'est si assez de faire une reconstruction, tu va te faire crucifier sur la place publique. C'est pas vrai. Euh... Tu peux l'expliquer, mais ça, voilà. les médias sont pas rendus là. Ouais. C'est pour ça que nous autres, on est là dans la peau. Euh, sinon un autre podcast qui euh, a fêté son cinquième épisode oui monsieur nous sommes des vétérans euh, le magasin général qu'on vous invite à venir découvrir tous les commentaires jusqu'à maintenant sont extrêmement positifs fait que euh, c'est ça euh, venez venez nous découvrir je pense que le show est, est fort agréable c'est fait avec euh, avec beaucoup de plaisir avec mon comparse Nicolas Thibault et euh, souvenez nous sur Facebook on a une page aussi Euh, sinon bien bien sûr la réalité augmentée que vous écoutez en ce moment même on a un, euh, une page sur Twitter on a une, euh, un at quelque chose at réalité hug on a une page Facebook Facebook.com/barreblaguealitéhug et notre ouais. site internet réalitéhug.com sur lequel vous pouvez retrouver nos différents épisodes ouais. si vous voulez nous rejoindre c'est clairement clairement Facebook la meilleure bah oui bah oui c'est beaucoup plus simple Donc euh, voilà, c'est les différents euh, projets que je pilote et sur lesquels je suis euh, euh, toujours très heureux de participer. Ça fait le tour pour l'émission de cette semaine de la réalité augmentée. Merci Jonathan. Merci à toi. Merci Luc. Ouais, c'est ça. Non, Mais... <rire> merci à toi aussi, ça a été cool. Gars. <rire> Le gars, il est pas bête comme ses pieds pendus. T'as <rire> pas parlé à mes pieds encore. Non, parce qu'ils sont vraiment Excellent. bêtes. Sinon, euh, vous autres aussi, les auditeurs, on vous remercie d'avoir été du rendez-vous et on vous dit à la prochaine fois dans un autre épisode. Bye bye. Bye. bye.